Ma foi en Dieu. Dieu Tout-Puissant commande la justice et la charité et ma parenté, et interdit l'obscénité, le mal et la prostitution.